Exactly. Satan, ancien combattant En c h i p a m p é e plomb, t'as le loup qui dégomme Et pendant qu'ils jouent aux cowboys, aux indiens Ils en prennent des coups, romain. ces t r o m a i n C'est fou ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens